La cité en vacances, il est pile 11h. L'info avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Si vous comptez vous rendre à la foire de Libramont déjà ce matin ou ce midi, sachez que c'est compliqué sur les routes. Des agriculteurs du MIG, un syndicat agricole, bloquent plusieurs accès au site de la foire, des barrages filtrants de tracteurs. La circulation est par exemple fortement ralentie sur la E411 depuis Namur. Les agriculteurs protestent en fait ce matin, pas vraiment contre la foire, mais plutôt contre l'Union Européenne. En produisant du lait, ils perdent de l'argent. Ils demandent à l'Europe d'imposer une réduction de la production pour faire remonter les prix. L'action des agriculteurs pourrait se poursuivre dans la journée, c'est ce qu'ils ont indiqué. Et des opérations surprises pourraient aussi avoir lieu durant les trois autres jours de la foire jusqu'à lundi. Je vous rappelle que le thème de cette année, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. 22 000 visiteurs sont attendus. À l'étranger, les espoirs de retrouver des restes de l'avion de la Malaysia Airlines disparu en 2014 diminuent. Il s'agissait du vol MH370 dont on n'a toujours pas de traces. Les recherches seront bientôt suspendues si rien n'est retrouvé. C'est ce qu'ont indiqué la Malaisie, l'Australie et la Chine, les trois pays impliqués dans les recherches. L'avion s'était abîmé au-dessus de l'océan Indien. 239 personnes étaient à bord, surtout des ressortissants chinois. Le Tour de France, 19 e étape aujourd'hui dans les Alpes entre Albertville et Saint-Gervais-Mont-Blanc 146 km au total les coureurs partiront un peu avant 13h pour la première place plus vraiment de suspense le britannique Chris Froome domine le Tour ça va se jouer entre la deuxième et la septième place surtout les Jeux Olympiques eux commencent dans deux semaines, le 5 août exactement, hier le dernier grand lot de tickets d'entrée Est parti à toute vitesse. Plus de 100 000 billets vendus en 4h30 à peine. Une vente impressionnante mais qui ne dépasse pas celle des tickets pour le festival Tomorrowland. Il commence aujourd'hui. Pour y aller, les festivaliers se sont arrachés 180 000 tickets en 30 minutes seulement. Le football belge en deuil ce matin. Yann Peters, ancien président de l'Union Belge de Football, est décédé hier soir à l'âge de 82 ans à la suite d'une hémorragie cérébrale. C'est le groupe Sud qui Il annonce, Yann Peters a présidé l'Union belge de football de 2001 à 2006. La météo, entre 23 et 26 degrés aujourd'hui, il fera sec à la côte. Partout ailleurs, il y a un risque de pluie. Les nuages seront présents toute la journée. RTBF Mobile Info avec David Gautroy et on le disait il y a des problèmes pour aller à la foire agricole de Libramont. Oui, quoique ça va un petit peu mieux mais toujours effectivement ces barrages filtrants notamment sur la Nationale 90 entre Verlaine et La Mouline et sur la Nationale 89 à hauteur de Recogne, des fils également sur la Nationale 40 peu avant Recogne et puis ça coince encore vers la France sur le 17 Courtrès-Lille, 7 km de fil avant le poste frontière comptait une quarantaine de minutes supplémentaires à cet endroit et 30 minutes perdues aussi sur le 19 Mons valenciennes là aussi entre autres et le poste frontière. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est un air de vacances sur Vivacité avec Thomas Lurides. Oui c'est ça. <rire> Effectivement, hier c'était ces années-là, mais c'était férié. Aujourd'hui, retour à la normale, un air de vacances, on est parti jusqu'à 13h.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 avec Thomas Lourides. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est oui, un air de vacances en ce vendredi 22 juillet. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous font le pont ou sont en vacances. Bon congé dans tous les cas, les amis. Et nous, on vous tient compagnie avec encore quelques belles découvertes en perspective. Ce matin, découverte de la météo de vos vacances, par exemple. Bah oui, vous nous avez écrit pour que l'on vous en dise un peu plus sur la météo de votre lieu de villégiature. Vous saurez tout dès 11h20. Découverte encore avec les astuces d'Aurore Salzano. Elles vous disent-ils ses bons plans tout l'été Et ce matin. On verra comment bien se rafraîchir par forte chaleur. Les détails, ce sera à midi moins 10. Découverte toujours, aujourd'hui encore, avec tout ce qu'il vous faut savoir de l'étape de demain au beau vélo de Ravel, ou encore celle de l'étape du jour du Tour de France. Découverte aussi de ce qu'ils font de leurs vacances. Je veux parler de nos people en congé. Comment Jacques Mercier et Vincent Taloche passent-ils leurs vacances Ils vous le diront dès 11h30. Et puis, découverte, ou plutôt redécouverte des tubes des étés passés avec un focus ce matin sur le tube de Carapiccio. Un retour en 96 tout à l'heure dans les tubes de l'été avec Carapicho et on fera également un retour aussi en 1981 avec Rama. Banana Ramad dans vos tubes de l'été. Rendez-vous avant 13h. Bref, surviva ce matin encore. Il y a, comme qui dirait, un air de vacances. Un air de vacances sur Vivacité. Je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 Je en deux et j'ai cherché pour entamer ce nouveau numéro d'un air de vacances jusqu'à 13h. Et pour la suite de la musique, on vous met de côté Cocoon ou encore le chanteur Vianney. Et puis dans une seconde, on passe à la moulinette, le premier tube de cet été. Flashback sur la musique de Carapiccio. Viva Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour vous proposer notre tendre steak pelé, découpé par nos experts bouchers.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 Dans le rétroviseur, le premier de vos tubes de l'été dont on va parler ce matin, le groupe brésilien Carapicho avec le titre Tic Tic Tac. C'est Patrick Boel qui a repéré ce groupe, cette chanson qui lui a heurté, entre guillemets, les oreilles pendant le tournage du film Jaguar, un film avec Jean Reno. Il est alors convaincu du potentiel du titre, il joue les intermédiaires pour exporter le morceau en France. Écoute Poker, plutôt gagnant puisque le titre se classera numéro 1 du top 50 durant 3 semaines consécutives et sera le tube de l'été 1900 96, Carapicho qui connaît donc un succès fulgurant, Carapicho qui désire surtout propager la culture amazonienne dans leur musique, et puis pour la petite anecdote, la chanson sera reprise quelques mois euh, par la suite, reprise par Sophie Favier qui a fait une reprise en version française de cette chanson, une chanson un peu décalée qui s'appelait Il me tape sur les nerfs, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. La version originale de ce tube, c'est Tic Tic Tac et Carapicho.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 Bah vous avez bien le droit, il est 11h15, c'est les vacances, on en profite. Un heure de vacances qui vous tient compagnie jusque 13h au son de Vianney à l'instant. Le chanteur Vianney qui sera sur le podium du Beau Vélo de Ravel, ce sera au mois d'août, ce sera le 6 précisément. Et pour aller l'applaudir, le rendez-vous s'est Boussu. D'ici quelques secondes, on part à la plage et sur votre lieu de vacances, quel temps prévu pour les prochains jours C'est Caroline Gillet qui y répond juste après ça. On ira tous au paradis du matelas! Maintenant, moins 50%! Paradis du matelas à à l'heure, en face du McDonald's! Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici! En télé, sur la lune! Tous les jours du 22 au 25 juillet, vivez une expérience visuelle hors du commun depuis la plus grande foire agricole d'Europe en plein air, la foire de Libramont!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 conditions sur Xina. .be, c'est bien pensé 11h-13h un air de vacances sur vivacité Alors pour celles et ceux qui bossent en ce vendredi, et il y en a d'abord, bon courage à vous. Et avant le week-end, on va prendre la direction de la mer du Nord. Il a fait beau ces derniers jours et à l'aube de ce week-end, faut-il s'y rendre C'est la question. On va la poser à Caroline Gillet que l'on accueille. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Oui, ce week-end, c'est bien au littoral qu'il va falloir aller pour trouver un franc soleil. Le vent va limiter la hausse des températures. Sachez-le, on aura 21 degrés en moyenne sur nos plages. L'eau, elle, sera à 18 degrés. C'est encore... Un petit peu frais, c'est vrai. L'indice UV, lui, sera tout de même élevé puisqu'on attend un indice 6. Alors, recherchez plutôt l'ombre aux heures les plus chaudes de la journée. Et puis surtout, n'oubliez pas la crème solaire, sinon vous allez brûler. Voilà pour le contexte, Caroline. Chaque jour, on le rappelle, vous avez la possibilité, vous qui nous écoutez, de demander la météo de vos vacances par SMS au 30, 63 50 centimes. Caroline, Jean-Marie et ses enfants s'envolent pour Marseille. Question, le soleil brille-t-il de mille feux sur la côte d'Azur Dites-nous tout Ah, Thomas, je pense que vous serez d'accord avec moi on peut rarement se tromper si on va sur la ça. côte d'Azur alors c'est vrai que les prochains jours s'annoncent beaux et chauds à Marseille particulièrement pour le début de la semaine prochaine où on pourra dépasser les 30 degrés au meilleur de la journée la mer, elle, elle est à une vingtaine de degrés, 20-21 degrés ce qui est tout à fait agréable, il y a des piscines en Belgique qui sont bien moins chaudes que ça par contre, prudence, Jean-Marie, vous partez avec des enfants, je vous conseille d'emporter des chapeaux et une bonne crème solaire parce que lundi suivi est à 7, ce qui Qui est assez élevé. Effectivement. Merci beaucoup Caroline pour ces bons conseils. Dans une heure, on répondra à la question de Sophie qui part, elle, pour l'archipel des Canaries. On y répondra tout à l'heure à midi 20. Mais si d'ici là, vous souhaitez vous inscrire pour poser votre question à Caroline Denis et les autres, SMS 3063 50 centimes. Un air de vacances sur Vivacité. Cette de cocoon à l'instant sur Viva pour vous souhaiter une belle matinée avec votre radio. La suite dans la demi-heure qui arrive, on vous a mis de côté un chouette cadeau. Ces petits bateaux avec Vivacité qui vous offre une tenue estivale d'une cinquantaine d'euros. On joue avant midi. On aura au bout du fil également Jacques Mercier pour qu'il nous raconte ses vacances. Mais là pour le moment, on part sur la route du tour. Tour de France 2016. Ce vendredi 22 juillet, 19e étape, 146 km en montagne entre Albertville et Saint-Germain. Et comme tous les matins, à 7 h 6, direction les coulisses de la Grande Boucle. Et on va aujourd'hui faire le point sur l'assistance médicale du Tour de France. Il faut dire que pour assurer la sécurité des coureurs, des suiveurs et des spectateurs, le Tour de France a mis en place un dispositif médical complet. Comme a pu le constater, Pierre Capard, il est notre envoyé spécial sur la route du Tour. Sur le Tour de France, la sécurité est primordiale, d'où la mise en place d'un centre médical performant avec 10 médecins urgentistes, 5 infirmiers, 2 voitures, 1 moto, 1 camion et 4 ambulances. En tout, une trentaine de personnes affectées à l'assistance médicale et cela afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence, grâce notamment au SMUR, Julien, un des ambulanciers du Tour de France. Donc là, vous êtes à l'intérieur de l'ambulance qui suit le dernier des coureurs. C'est l'ambulance la plus équipée de l'ensemble de la caravane du Tour puisqu'elle va nous permettre de faire de la réanimation. Alors, bien entendu un brancard avec un matelas immobilisateur à dépression, là, un plan dur pour le relevage des, des coureurs dans, une, dans des conditions optimales, un sac d'intervention et différents matelas de réanimation pur, moniteur, défibrillateur, différentes malles où on va retrouver à l'intérieur des médicaments conformes à la réglementation pour, pour les sportifs. Et euh, au-dessus des tiroirs là-bas, les différents. Pansement qui nous permettent de soigner les plaies, ce qui reste quand même le plus gros de, de l'activité sur la Tour de France. Les interventions les plus nombreuses se passent toutefois durant la course, principalement pour soigner les blessures des coureurs, occasionnées par les chutes, des soins souvent prodigués en pleine course, comme le confirme Laurent Gentil, chauffeur du cabriolet médical sur le Tour. Ils s'accrochent à la voiture pendant 500 ou 600 mètres, le temps de faire les soins, et puis, et puis après ils retrouvent leur place dans le peloton. Euh, Il faut, faut faire attention, il faut être vigilant, euh, ils, savent, ils savent bien tenir sur un vélo, nous on fait aussi attention et puis euh, après les autres courants et les autres voitures euh, sont aussi vigilantes à ce moment-là de ne pas venir nous, trop près de nous. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les accidents les plus sérieux n'ont pas lieu dans les descentes ni dans les sprints massifs comme l'explique Florence Pommery, médecin urgentiste sur le Tour de France. Euh, à la limite, le plus dangereux, parce qu'on se laisse piéger, c'est les grands plats où ils sont tous regroupés dans le coton, où ils vont à fond, ils se... Voilà, il se frotte un petit peu et il suffit là qu'il y en ait un qui tombe en plein milieu pour faire tomber l'ensemble du peloton et vous savez, il roule à, voilà, à 50, 60, 70, voire 100 km/h. Voilà, ça ne pardonne pas. D'où la vigilance accrue de l'assistance médicale qui, outre les soins, doit parfois signaler à un coureur blessé que son Tour de France est terminé. Pour Laurent Gentil, le personnel médical doit donc pouvoir aussi faire preuve de psychologie. Ça arrive sur des chutes qu'on les ramasse et qu'ils veulent absolument repartir alors qu'ils ont un membre de cassé, fracturé, c'est pas possible ou ils sont à bout de force. et... C'est vrai qu'il y a des moments de, autour du cabriolet, autour des ambulances. Il y a souvent des moments de détresse pour ces coureurs qui veulent, qui veulent absolument terminer ce Tour de France. Pierre Capard dans les coulisses de la Grande Boucle. Et puis dans une heure, on retournera sur la route du Tour. On sera cette fois en direct pour faire le point avec Samuel Grulois. sur Vivacité. En ce vendredi 22 juillet, si vous partez en vacances, pensez à la bouteille d'eau. Déjà, soyez prudent. Et puis, rappelez-vous que le mobi-copter sera de sortie cet après-midi pour surveiller les routes pour vous et être à vos côtés. Le Mobicopter qui se met en marche dès 16h cet après-midi. Un air de vacances sur Vivacité. Écrivain, homme de télévision, homme de radio, on ne présente plus. Jacques Mercier. Bonjour à vous, Jacques. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu, c'est l'été, ce sont les vacances. À quoi ressemblent vos vacances, Jacques <rire> euh, Cette année, elles sont un peu particulières. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de ne pas écrire pendant mes vacances. Ouais. C'est la première fois que ça arrive et c'est très étrange parce que je me retrouve <rire> un, peu, un peu démuni. Enfin, j'ai envie d'écrire, je prends des notes, mais je ne travaille à aucun livre. Alors sinon, euh, je me partage, comme c'est une habitude maintenant, entre vacances, famille, et c'est en général à la mer, j'en viens et euh, amis. Et je pars euh, dans quelques jours rejoindre Philippe Gulluc en Italie. Ah ben voilà, voilà un, un joli projet. La météo idéale pour vos vacances, c'est combien de degrés et quel temps pour vous Jacques <rire> Alors, euh, j'essaie de rester à l'ombre tout le temps, donc euh, <rire> j'aime bien, bien quand il fait très chaud, ça me gêne pas parce que je suis à l'ombre. Sous un parasol <rire> Alors vraiment, non, le, le temps n'importe pas. Je me souviens de, de vacances d'été où il pleuvait, où il y avait de l'orage, où on s'amusait quand même, oui. Mmh. Votre... Je, je me suis... Je me suis souvenu, je me suis souvenu. Euh, hier, je ne sais pas pourquoi, je voyais, ou ce matin, je voyais une rubrique où j'entendais sur Vivacité d'ailleurs, une rubrique sur les jeux à emporter. Et euh, j'ai entendu pour la première fois reparler du, du combat naval. J'avais complètement oublié ça. On mettait des, des petites, petites formes sur des carrés et puis on disait D1, B3, toucher, etc. Mmh. Je vais essayer de retrouver ça. Ah, on est bien loin est des jeux sur smartphone, c'est sûr. Ça, sûr. <rire> Dans quel endroit, Jacques, vous sentez-vous en vacances, chez nous en Belgique Euh, J'aime beaucoup euh, l'Ardenne, du côté de Saint-Hubert, à Ouen, parce que euh, j'ai passé là pratiquement dix ans de, de mon enfance, deux mois, les deux mois d'été pendant dix ans. Donc, euh, c'est des souvenirs très profonds d'odeurs, de, de foin. On, le, on, on était dans... pas dans des hôtels, mais chez l'habitant, chez des fermiers. Ouais. Ce qui fait que mes parents participaient euh, aux, aux moissons euh, pendant l'été. Moi, je suivais la moissonnée batteuse etc. Enfin, était enfin c'était donc quand je retourne par là quand je vais par là ce sont des vacances alors on imagine que vous êtes là bas et ce sera ma dernière question quel est votre plat préféré pour l'été et la boisson qui va bien avec ah, attends, attends, le plat préféré je sais pas j'aime bien les j'aime bien les choses simples les, les salades les, les betteraves rouges par exemple mmh. qu'on peut trouver en ce moment donc ce qu'on trouve dans les potagers disons d'Ardennes, voilà ça va bien et alors comme vous savez je bois plus d'alcool ni de vin depuis euh, ça va faire 36 ans maintenant ah. depuis que j'ai rencontré la femme de ma vie donc je suis obligé de me retourner vers euh... alors disons euh, c'est bizarre mais une citronade parce que c'est aussi lié à ce qu'on pouvait boire à l'époque quand j'étais petit dans le café du village où on terminait nos promenades, donc la, la citronade vous savez un peu gazeuse très elle, bien. Elle... ça existe maintenant sous d'autres terme. Hein. La citronade de Jacques Mercier pour cet été. Et là, ce sera ma vraie question. Après les vacances, à quoi ressemblera votre rentrée, Jacques ah, Alors, euh, elle est multiple. Il y a des dédicaces pour le dernier livre que j'ai fait avec ma fille qui s'appelle Toute une fille d'amour, Toute une vie d'amour, et qui raconte les parcours d'une vie d'un couple. Euh... Je termine une bande dessinée consacrée au chocolat, enfin une aventure qui se passe dans le chocolat, mm -hmm. avec un scénariste qui s'appelle Boss. Et puis euh, je continue, je vais donc reprendre mes mémoires. J'en suis à 500 pages, mais je ne suis qu'en 1985. Vous n'étiez pas né, évidemment. <rire> Merci, c'est gentil de me flatter. <rire> donc pas d'écriture cet été, mais reprise à la rentrée, du coup. Hein. Ah oui, oui oui j'ai laissé ça en suspens et ça bouillonne dans ma tête. Hein. Je vais reprendre tout de suite. Merci à vous Jacques, passez un bel été de bonnes vacances. Avec grand, avec grand plaisir, de bonnes vacances à tout le monde et à vous. Merci, c'est gentil, ce sera pour bientôt. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes vacances. Merci à vous Jacques et puis dans une heure, c'est Vincent Taloge qui répondra à notre questionnaire d'été entre 12h30 et 13h. D'ici là, on va sur les routes, c'est important ce vendredi, sans doute de départ en vacances RTBF Mobile Info. Bonjour David. Bonjour Thomas. Et effectivement, pas mal de soucis, notamment vers la France sur le 42 Tournée-Lille, entre Tournée et La Main. 8 km de fil, 15 minutes perdues à cet endroit, mais c'est beaucoup plus compliqué encore sur le 19 mons valenciennes entre outrage et le poste frontière, 7 km de fil, une heure de retard estimé, 1 heure de retard aussi sur le 17 courtrai lille Des donc entre Courtrai et le poste frontière sur 7 km. Patience, en revanche... Bonne nouvelle, tout va beaucoup mieux, tout est rentré dans l'ordre en direction de la foire de Libramont. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. me dans le cadre du festival seine sur Sambre, Ce sera à la fin du mois d'août, les 26, 27 et 28 août à l'abbaye d'Aulne. Juliane Peretta, à l'instant sur Viva. Un air de vacances sur Vivacité. Air de vacances qui se montre généreux ce matin encore grâce à Vivacité et Petit Bateau, Petit Bateau qui est le sponsor officiel de Bruxelles-les-Bains et qui vous offre une tenue estivale de 50 euros. On vous l'offre évidemment dans le cadre de Bruxelles-les-Bains qui se tient jusqu'au 7 août. Alors si vous souhaitez la remporter, cette tenue estivale, c'est maintenant que ça se passe. Vous me donnez la bonne réponse à la question que je vous pose et vous m'envoyez tout ça par SMS au 3063. Euh, depuis quand Bruxelles-les-Bains existe-t-il Depuis quand Bruxelles-les-Bains existe-t-il De propositions depuis 2002 ou depuis 2006. Votre proposition, je l'attends donc par SMS au 3063 50 centimes. Et avant midi, je sélectionnerai l'un ou l'une d'entre vous pour lui offrir, grâce à Petit Bateau, cette tenue estivale de 50 euros. Depuis quand Bruxelles-les-Bains existe-t-il 2002 ou 2006 oui. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts Guess he kissed the girls and made them cry Those hard-faced queens of misadventure God knows what is hiding in those weak and sunken lives Fiery thrones of muted angels Giving love but getting nothing back, oh Sur Viva et dans le quart d'heure qui arrive, je vous promets la musique de Florent Motte ou encore celle de Félix Jen du Bon Côté. Et je vous promets aussi que dès 13h, chaque après-midi durant tout l'été avec l'été du Bon Côté, on apprend pas mal de choses. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Émilie de Kegel, 13h, oui. 15h, l'été du Bon Côté, on parle de quoi cet après-midi Alors aujourd'hui, comme tous les vendredis pendant l'été, on va vraiment faire appel à nos auditeurs, on compte sur vous pour vous remémorer tous vos souvenirs de festivals, vos mm -hmm. souvenirs de concerts. Alors Que ce soit festival de musique, par exemple en ce moment ont lieu les francopholies de spa, hein, Vivacité d'ailleurs euh, sur place. Vous avez vous-même vécu des des souvenirs de festivals improbables que ce soit euh, le Puckle Pop euh, Werktar ou encore euh, Woodstock pourquoi pas remontant loin exactement. vous n'êtes pas du tout musique mais plutôt festival ou exhibition de cerfs-volants montgolfières et vous est arrivé des trucs parce que vous êtes parti et vous êtes envolés, vous êtes envolé, vous n'arriviez plus à atterrir, Par exemple, euh, vous avez été bénévole sur un, un festival vous faites partie des gens qui s'occupent aussi de la sécurité de la Croix-Rouge, etc, vous avez des petites histoires à, à nous raconter comme d'habitude dans l'été du bon côté avec, euh, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de, de, de De légèreté, voilà, mais on a besoin de vous, donc venez déjà nous rejoindre dès à présent sur la page Facebook de l'émission, vous pouvez également si vous le voulez, nous vous envoyer un, un petit SMS, c'est très simple, le numéro, vous le connaissez par cœur, c'est le 3063, pour 50 centimes le message, on aura l'occasion de vous rappeler tout à l'heure et, et de discuter ensemble, faire une petite bafouille à l'antenne, ça va être sympa. Ça peut être sympa aussi d'avoir des témoignages sur les différences de festivals entre, oui. euh, depuis Woodstock jusqu'à jusqu aujourd'hui, il y a sans doute des choses qui ont changé, si euh, vous, vous avez fait les festivals de l'époque et que vous les faites encore aujourd'hui, peut-être oui. pas de la même manière. Non, écoute. Aujourd'hui vous logez dans des 5 étoiles à alors qu'avant vous étiez sous-tente, <rire> pourquoi, pas, pourquoi pas, on va en parler. Ou bien les musiques classiques aussi, hein. il y en a de toutes sortes, des festivals de jazz, de musique ou, ou, ou de billard, hein, que sais-je, c'est les festivals de manière générale. On est ouvert cet après-midi, l'été du bon côté avec Emilie, par SMSO au 3063, à tout à l'heure.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 Bonito. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. La chance de devenir riche grâce à la générosité de Tati Georgette et mon gamin, 50 francs, est assez faible. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Makers. Nagel Makers, personnel et private banking.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 Un air de vacances sur vivacité. Quoi de neuf, quoi de neuf, ce soir je suis... single s'appelle Quad 9 à l'instant sur Viva et Quad 9 côté cadeau et eh bien félicitations à Clara de Vouluet-Saint-Lambert qui nous a apporté parmi tant d'autres mais c'est elle qui a été sélectionnée la bonne réponse à cette question depuis quand Bruxelles-les-Bains existe-t-il depuis 2002 ou 2006 Clara effectivement c'est depuis 2002, bravo à vous Petit Bateau vous offre votre tenue estivale de 50 euros Petit Bateau sponsor officiel de Bruxelles-les-Bains qui se tient jusqu'au 7 août qu'est ce y des péniches, qu'on se le dise un air de vacances sur Vivacité. Il ah, y a des mots comme ça qui sonnent soleil, bateau, péniche, euh, été, vacances, euh, chaleur. Et c'est vrai que ces derniers jours, il a fait particulièrement chaud. Alors la bonne question en cette saison estivale, c'est de savoir comment bien se rafraîchir quand il fait chaud. Une question que s'est posée Aurore Salzano ce matin dans Ses bons plans. La première chose à faire quand il fait chaud, c'est de boire beaucoup et de l'eau. On oublie les sodas et jus de fruits qui ne sont pas très désaltérants. On évitera de boire l'eau glacée, mais si elle est frappée, C'est parfait. En parlant d'eau, en cas de canicule, utilisez un brumisateur. Ça fait un bien fou en peu de temps. Et si vous placez le ventilateur juste à côté de vous, c'est encore mieux pour l'effet fraîche. Tiens, en parlant de ventilateur, justement, un petit truc. Placez une bouteille d'eau que vous aurez laissée au congélateur une nuit derrière le ventilateur. Il brassera de l'air frais et non l'air ambiant qui, lui, est chaud. Effet air conditionné assuré. Autre astuce rapide qui fait un bien fou quand on n'a pas de piscine sous la main, se passer les poignets sous l'eau fraîche, ce qui fait baisser la température du corps tout entier. L'effet est presque aussi rafraîchissant qu'un grand plongeon et peut se répéter facilement tout au long de la journée. Si vous avez l'occasion de sortir, n'hésitez surtout pas à tremper vos pieds dans les fontaines publiques. Garantie que si vous le faites, d'autres suivront l'exemple. Mais revenons dans nos maisons très chaudes par temps de canicule. Savez-vous que dans certains pays du sud, il est courant de placer un drap humide aux fenêtres. Il empêche la chaleur d'entrer et apporterait de la fraîcheur dans la pièce. N'oubliez pas non plus de débrancher un maximum d'appareils électriques. Les électriques écrans de télé, les transfo des chargeurs, les tablettes qui se rechargent, tout cela ça consomme de l'énergie et qui dit énergie dit chaleur. Vous seriez étonné de la chaleur que peut par exemple dégager votre ordinateur. Enfin, certaines crèmes après soleil ont un effet glaçon et donnent une sensation de fraîcheur. C'est pareil pour l'huile essentielle de menthe poivrée que l'on appliquera à l'intérieur des bras avec précaution, comme toujours quand il s'agit d'huile essentielle. En espérant que tous ces conseils ne vous est pas refroidi. Pas du tout, Aurore. Merci à vous. Vous voilà paré pour les prochaines grandes chaleurs. Aurore Salzano qui reviendra avec ses bons plans de l'été sous le bras. Ce sera dès lundi, midi moins le quart. Viva les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des airs, ça se respecte. Une initiative de la Sofico avec Vivacité.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 Oh, bon, euh, et je m'installe où, moi En été aussi, choisir le bon côté, c'est important. Alors, dès 13h, Vivacité vous invite à prendre l'été du bon côté. Vivacité à viser. en toute complicité sur 90.5 FM. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. So long around me, then you put your charms around me. nobody » à l'instant sur Viva pour accompagner vos vacances. Des vacances où vous cherchez peut-être à faire quelque chose, pourquoi pas ce soir ou ce week-end. Et eh bien, direction Tintigny, au Halle de Han, précisément pour le marché fermier qui va s'y tenir ce soir. C'est organisé d'ailleurs tous les vendredis cet été. Vous y découvrirez toute la richesse gastronomique du coin, les saveurs de la région. C'est organisé à partir de 17h et jusqu'à 20h. Il y a une trentaine de producteurs sur place, avec évidemment des produits issus des terroirs de Gaume et d'Ardenne. En vous rendant sur place, vous passerez un bon moment et surtout vous contribuerez à la valorisation des ressources du coin. Bienvenue donc au marché fermier de Han, ce soir entre 17h et 20h. Ça se passe au hall de Han et c'est à Tintigny. Solde, soldes, de monstre au meuble Maillot Et avec toute mon équipe, je m'y engage. Robert le dit, le fait et s'y engage. La 2 en télé. Cette année, la Supercoupe opposera le Club de Bruges, champion de Belgique en titre, au Standard de Liège, vainqueur de la Coupe. Qui l'emportera Club de Bruges, Standard, un match à suivre en direct, ce samedi sur la 2. Moi j'aime faire du poulet, on ne s'en lasse jamais.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 Bonjour, la foire de Libramont, c'est parti. L'inauguration a eu lieu ce matin, sobrement. Près de 22 000 personnes sont attendues d'aujourd'hui à lundi. Et les premiers visiteurs ont eu un peu de mal à accéder au site de la foire ce matin. Une soixantaine d'agriculteurs du MIG, un syndicat agricole, bloque plusieurs routes, des barrages filtrants ou complets pour sensibiliser les automobilistes à leur situation. Les agriculteurs dénoncent en masse une politique européenne industrielle qui met à mal leurs exploitations. Le reportage de Nicolas Lefebvre au rond-point de Recogne, non loin du champ de foire. Ils sont arrivés en force et déterminés. Une fois installés, les agriculteurs distribuent des tracts aux automobilistes. Le message est clair, ils ne veulent pas de cette politique européenne. Christian Baudouin. On a supprimé les quotas pour avoir du lait, pour les grosses entreprises, entreprises pour avoir une matière première bon marché, pour des actionnaires, qui aient une bonne rémunération en fin de l'année, et c'est ça qu'on dénonce. Pour les producteurs laitiers, monsieur, pour un prix rémunérateur. Pour les agriculteurs, des barrages filtrants près de la foire de Libramont c'était idéal pour se faire entendre. Du côté des automobilistes, on se dit compréhensif. C'est une bonne idée parce que c'est une manière relativement soft de sensibiliser les gens. Le prix du lait, c'est important que chacun puisse avoir une bonne rémunération pour son travail. Mais certains ne sont pas d'accord avec la méthode. Je peux comprendre, mais bon, euh, voilà, nous on est embêtés quand même. Quoi. Il y a peut-être moyen d'agir d'une autre façon. Les agriculteurs tiennent à rappeler qu'ils sont au fond du gouffre. Selon eux, les dernières aides financières de l'Europe ne changeront rien. Guy Franck, président du MIG. Après les décisions du dernier conseil européen de lundi, on est toujours dans le même marasme. L'Europe repousse toujours l'échéance et l'échéance et que nous finalement on arrive au bout. Voilà le président du MIG mécontent pour terminer ce reportage de Nicolas Lefebvre. Et pour arriver au site de la foire de Libramont, il semble que la situation se débloque. Les barrages filtrants sont en train d'être levés, les tracteurs ne bloquent plus les routes. Un chiffre interpellant, il y a 19 délits de fuite par jour après un accident de la route. L'an passé, les juges de police du Royaume ont sanctionné 6 900 conducteurs pour cette infraction. Les auteurs des délits de fuite correspondent-ils à un profil type C'est la question que Julie Buron a posée à Benoît Godard, le porte-parole de l'IBSR, l'Institut belge pour la sécurité routière. Dans 90% des cas, ce sont des hommes et plus de 50% d'entre eux ont moins de 25 ans au moment où ils commettent le délit de fuite. On sait également que dans environ euh, un peu moins d'un accident sur deux, le conducteur était sous l'influence de l'alcool et ou de substances illicites, de, de type drogue par exemple. Il y a aussi des facteurs qui favorisent la fuite, par exemple le fait d'avoir des documents pas en ordre. Il y a certaines personnes qui prennent la fuite parce qu'elles se soucient de leur euh, image, de leur position sociale et se faire prendre alors qu'elles ont commis un, un délit de fuite risque de nuire à leur réputation. C'est évidemment des, des circonstances qui font qu'on a plus tendance à prendre la suite. Benoît Godard, le porte-parole de l'IBSR, interviewé par Julie Buron. À l'étranger, un avion de l'armée de l'air indienne a disparu cette nuit. 29 personnes étaient à bord. Les recherches sont en cours. Dans le même temps, il y a de moins en moins de chances de retrouver le Boeing 777 de la Malaysia Airlines, qui avait disparu en mars 2014 au-dessus de l'océan Indien, avec 239 personnes à bord. Les recherches seront bientôt suspendues si aucune trace de l'avion n'est retrouvée. En sport, la 19 e étape du Le Tour de France commence dans un peu moins d'une heure, une étape de montagne entre Albertville et saint gervais blanc Le monde du football, Belge perd une de ses figures marquantes. Yann Peter s'est décédé hier à l'âge de 82 ans. Et il a présidé l'Union belge de football de 2001 à 2006. RTBF Mobile Info, David Godefroy, il y a toujours des soucis aujourd'hui au poste frontière. Oui, effectivement, principalement sur le 19, Mons-Valenciennes, des fils entre Otrage et le poste frontière, vous l'avez dit, 40 minutes perdues, donc 7 km de fil à cet endroit, 9 km de fil aussi sur le 42, Tourné-Lille, 20 minutes perdues, une cinquantaine de minutes perdues sur le 17, courtrai lille là aussi à l'approche du poste frontière, et puis des files en formation également sur le 40, Yabé-Calais, entre Adinkerque et la frontière, encore une fois, 2 km et demi de fil. Science. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'air de vacances continue sur Vivacité avec vous, Thomas Loridez. Ouais, et ça continue de souffler jusqu'à 13h. 13h, ce sera l'heure des prochaines infos. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encasrables. Les meilleurs prix, Un air de vacances sur Vivacité de 11h à 13h avec Thomas Leridez Bon et puis courage hein, si vous êtes coincé dans les bouchons à midi et 5 minutes ça va bien finir par se solutionner comme on dit, dans tous les cas on est patient, on reste vigilant et surtout on ne s'énerve pas on ne s'énerve pas en se divertissant pourquoi pas jusque 13h avec un prochain tube de l'été signé Bananarama dans les années 80 ce groupe de filles cartonnait leur histoire à suivre dans 3 minutes on parlera également de la météo de vos vacances, vous avez fait appel à nous et au service météo de la RTBF pour se renseigner sur la météo de votre lieu de villégiature par SMS au 3063 la réponse sera avant 13h l'été de Vincent Taloche, est-ce que ça vous intéresse je pense que oui j'espère que oui on l'aura au bout du fil avant 13h également pour qu'il nous raconte ses vacances on ira également sur la route du Tour de France avec Samuel Grulois sur la route du Ravel ça ce sera pour demain et puis si vous partez à l'étranger quelle musique pour vous accompagner sur place là également on ira faire un tour à l'étranger ce sera aux états unis aujourd'hui et chez nous il se passe quoi c'est la musique De Kenji Girac avec laquelle on repart maintenant. J'ai passé des heures à chanter avant la nuit pour m'amuser un peu pour tuer l'ennui. Pour le fun, pour draguer les copines, pas pour passer dans les magazines. Je ne pensais pas pouvoir toucher le cœur des gens, mais le destin en a décidé autrement. Je suis là devant vous sur la scène, à vous donner mon amour et ma peine. Il y a eu les plateaux, il y a eu les photos, il y a eu les télés et les mille gênés. Quand ça s'arrêtera, je ne sais pas, j'ai même chanté la sérénade Eva a changé, je suis passé. de ląba la lumière, mais je la joue ku. Jouer sur ma guitare, j'ai rêvé de concerts, jamais de la gloire. Pour kiffer passer des soirées folles, ah pour devenir une star ou une idole. La chance a décidé de se pencher sur ma vie. Depuis, je passe mon temps à jouer de ma voix. Je pensais pas être un jour à la une. Je me sens à décrocher la lune. Y a eu les tournées, les gens par milliers, les vues par millions, par la télévision, si par le destin. Tout finit demain, je ne sais pas où j'irai, mais je sais d'où je viens. Tout a changé. Et cool à l'instant dans les oreilles sur euh, Viva. Des oreilles que l'on va continuer de flatter au son de Louane, de Sol et de Charlie Winston qui sont à suivre. Juste après un zoom sur l'un des tubes des étés passés, il est signé Banana Rama. C'est à suivre. Dis-le-vous quand Écoute une fois. Ça, c'était un grillon mâle qui cherche une femelle vieux. Juste. est ça Ah, mais ça, c'est une grillade tu cherche sa Bernes. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade Oui, Grillo, Oui <rire> La Bernes qui donne du goût aux la voilà De vos les mains, à table Elle est pas belle, la vie Chez Planet. c'est mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 juillet, moins 21% sur un article au choix. Plus d'infos sur planite.be. Bricoplanite, tout pour la maison. Bon, bon, bon.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 coup d'œil dans le rétroviseur des tubes des étés passés, coup d'œil sur Bananarama et le titre Cruel Summer, Bananarama vous le savez déjà c'est un trio qui a été formé dans les années 80 en 81 précisément, c'était à Londres on appelait cela un Girls Band déjà à l'époque, un Girls Band qui connaîtra un immense succès hein, donc dans ses 80s. leur marque de fabrique c'est un style vocal unique qui est caractérisé par des voix trois voix même, qui chantent les mêmes notes à l'unisson, Cruel Summer qu'on va écouter d'ici quelques secondes, c'est leur plus grand hit hein. Il paraît initialement en 1983, il se classe dans le top 10 britannique mais ça n'est qu'à l'été suivant en 1984 que le titre explose à l'échelle mondiale et pourquoi cela Tout simplement parce qu'il figurait sur la bande originale du film Karate Kid Bananarama et Cruel Summer pour repartir ex-Tube des étés passés pour la musique maintenant Merci d'être là, bon appétit si vous allez passer à table et bon week-end c'est le titre Ocean à l'instant sur Viva Kid Noise que vous retrouverez comme Kenji d'ailleurs ce sera au festival Seine-sur-Sambre les 26, 27 et 28 août du côté de l'abbaye d'Aulne merci d'être là, dans un instant vos questions sur la météo de votre lieu de vacances on y répond avec Caroline Gillet Joré solde sur plus de 8000 mètres carrés. Trois étages de meubles contemporains au classique. Rapport qualité-prix imbattable. Des soldes exceptionnels que vous ne verrez pas ailleurs. Meubles Joré à Rimst, autoroute direction Anvers, sortie 32 ou jore.be. En télé sur la Lune. La victime est un célèbre avocat. Meurtre à Samdam. Connaissez-vous le mobile du crime Actuellement, nous collectons nos informations.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 Midi 20, le retour de la météo de vos vacances est avec vous, Caroline Gillet. Un SMS qui n'est pas signé nous demande le temps pour ce week-end à Brest, puisqu'on part là-bas, alors cap sur la Bretagne, avec ou sans parapluie, Caroline Eh bien, après tout, c'est la Bretagne, alors prenez-le toujours, on ne sait jamais. <rire> même si c'est vrai que demain samedi, il ne devrait pas trop sortir du sac. On prévoit de belles éclaircies sur Brest, jusqu'à 23 degrés. Lundi suivi sera assez élevé, donc si vous avez pris le parapluie, il pourra tout de même vous servir, mais plutôt comme ombrelle. Dimanche, on aura plutôt un ciel d'alternance. Quelques rares averses au programme. Quand même 24 degrés. Le point positif, c'est que lundi UV sera plus bas. Par contre, l'eau, elle, elle n'est qu'à 17 degrés. Alors Thomas, maillot ou pas maillot Ça dépend. Hein. On peut mettre le maillot et avoir quand même froid. Euh, donc ça, c'est pour la Bretagne, Caroline. Mais si on part dans les prochains jours, on n'hésite surtout pas à demander à Denis, à vous, à Nicolas-Xavier et à d'autres, la météo de ses vacances. Un simple SMS avec la date de son arrivée et de son lieu de séjour jours suffit. Vous envoyez tout cela au 30 63 50 centimes pour l'envoi du message ou alors vous vous rendez sur notre site vivacité.be et vous cliquez sur l'onglet un air de vacances avec le formulaire qui va bien. Caroline, autre question maintenant. Sophie et son futur mari prennent le départ pour l'archipel de l'île Canary à Ténérife. Précisément, le soleil sera-t-il au rendez-vous Évidemment et ils vont pouvoir faire de belles balades romantiques dans les magnifiques paysages de l'île car la météo s'annonce même très belle, un soleil radieux pour nos futurs mariés. Quelques petits nuages éparses ici ou là, mais ce sera vraiment pour faire joli sur les photos souvenirs. Des maxima qui iront de 25 à 30 degrés, une mer à 22 degrés, le vent souffle généralement de façon modérée et la bonne nouvelle, on n'annonce aucun changement pour les prochains jours si vous préférez faire la carpette sur la plage plutôt que des balades dans les beaux paysages, eh bien on annonce un assez bon confort sur les plages de tennis <rire> un bon confort, très bien, merci beaucoup Caroline, et n'hésitez pas, je vous le rappelle une nouvelle fois vos questions sur la météo de votre lieu de vacances par SMS 3063 Jusqu'à 13h De vacances sur vivacité Just like an old man. I play my lonely song just like I to I tout au fond, à aussi pieds sous terre A deux on se morfond moi j'avais mon style, toi t'avais ton style Existe-t-il un autre style I got my own style, you got your own style. So, listen. I got my own style, you got your own style. Push et retour les deux. vous tous, merci de votre fidélité à Vivacité un air de vacances jusque 13h. D'ici 13h justement si vous partez aux états unis dans les prochains jours on jettera un coup d'œil ensemble et surtout un coup d'oreille au tube qui fonctionne actuellement on ira également sur l'étape du Ravel de demain, le rendez-vous c'est à Nivelle. mais là pour le moment on va sur l'étape du jour du Tour de France. Tour de France 2016 euh, qui mène ce, ce vendredi 22 juillet 19 e étape, 146 km en montagne, entre Albertville et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Avec Un départ sur cette 19e étape, Samuel Grulois, qui n'a pas encore été donné. Bonjour Samuel. Bonjour Thomas, effectivement, le départ fictif sera donné à midi 55 au centre d'Albertville, la sous-préfecture de Savoie, qui avait accueilli, on s'en souvient, les Jeux Olympiques d'hiver, d'hiver évidemment, en 1992, il y a déjà 24 ans, et personnellement, je m'en souviens comme si c'était hier. Le temps passe vite. Départ réel à 13h10 à la sortie d'Albertville pour une étape au format court et extrêmement dynamique, comme le souhaite le plus possible le boss du Tour de France, Christian Prudhomme. cols en 146 km, une densité qui ne pourra que rendre la course nerveuse. Au programme, le col de la Forcla de Montmain après 40 km, le col de la Forcla de Keige, il faudra évidemment bien faire attention aux différents noms de cols qui se ressemblent, le col de la Forcla de Keige après 70 km, la montée hors catégorie et inédite sur le Tour de France, montée de Pisane, 12 km d'ascension à plus de 8% de déclivité, celle-là, elle va faire mal sur des routes étroites à flanc de, de Falaise et puis enfin Saint-Gervais-Mont-Blanc le BT et non pas le BTX, on va essayer de s'y faire puisqu'on ne doit pas prononcer le X, la montée finale de 10 km à 8% et celle-là aussi fera mal sincèrement ça va être une étape difficile avant l'étape de demain qui elle aussi sera difficile et avant et avant évidemment l'arrivée sur les champs Élysées j'ai envie de dire que pour les coureurs ça et pour les suiveurs et pour les journalistes et pour les techniciens pour tout le monde ça sent l'écurie ça sent le retour à la maison mais avant cela il y a quand même encore du travail sur la route aussi bien pour les coureurs que pour les autres personnes que je viens de citer les journalistes les techniciens etc etc il y a encore vraiment de quoi faire notamment euh, cette étape-ci et on espère on espère voir les euh, suivants de Froome au classement général euh, faire la bagarre sans doute qu'ils ne croient plus et <rire> ils ont raison au maillot jaune que Froome va ramener à Paris pour la troisième fois sauf incident euh, par contre le podium il faudra aller les chercher les deux garçons qui y sont pour le moment Molema Yates n'ont aucune garantie et derrière eh bien, euh, les coureurs ont faim Quintana Bardet Porte Haru ils sont tous fatigués et c'est vraiment ce qui se passe dans une troisième semaine d'un grand tour, que ce soit le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie, le Tour de France. C'est maintenant que l'on va voir les coureurs qui finalement étaient le mieux préparés, qui ont le mieux géré leurs efforts, qui ont le plus de fond et qui peuvent encore faire la différence alors que les organismes sont fatigués. On attend donc, on attend donc une course offensive et nerveuse, notamment dans cette montée vers Bizane et dans l'ascension finale au sommet de Saint-Gervais. Attention, on annonce du mauvais temps, des orages qui devraient éclater sur la région peut-être sur la tête des coureurs après 16h, ça peut être évidemment à 16h pile, ça peut être aussi à 19h quand tout est terminé, mais effectivement, quand ils tomberont sur la région, il faudra se protéger et les coureurs, d'autant plus s'ils sont encore sur la route. Bientôt l'écurie, donc pour les coureurs et Samuel Grulois, c'est bientôt <rire> on oh, fait très bien le <rire> le canasson mon cher Samuel. Allez, le Tour de France ce sera à suivre cet après-midi évidemment sur Viva et on fera de nouveaux points et on prendra de nouveaux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 You are the one Tomorrow I'm But... Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip? Get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Uh. Night never ends. No heavy, no hurry. Uh. Short up thick so the eyes get blurry. And the nights in your paws so we might get dirty. Hey. DJ. titre de Luan qui s'appelle Tourne à retrouver sur l'album Chambre 12. Luan qui sera en concert avec Vivacité euh, cette euh, semaine, donc au Francofolie de Spa, évidemment. Luan pour euh, la musique, on ne va pas à Spa d'ici quelques secondes, mais à Nivelles pour la prochaine destination du Ravel. Mais avant cela, direction les routes. RTBF Mobile Info, on fait le point avec euh, Adrien Demet. Bonjour Adrien. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Euh, toujours des fortes perturbations de trafic euh, vers la frontière française euh, sur certains axes, notamment sur le 19 venant de Mons. Euh, vous perdez une cinquantaine de minutes, ça commence à partir d'Autrage jusqu'à la frontière Anzi. Euh, sur le 42 venant de Tournai également, comptez une vingtaine de minutes perdues à partir de Tournai justement. Sur le 17 venant de Courtrai, c'est très congestionné, plus d'une heure perdue euh, depuis Courtrai jusqu'à la frontière française. Et puis sur le Venant de Yabek. c'est une dizaine de minutes à rajouter à votre temps de parcours depuis Adinkerque jusqu'à la frontière, donc le tout vers la France. Sur la nationale 90, entre Mons et Liège, un accident s'est produit à hauteur de Jemeps-sur-Sambre. C'est la bande de droite qui est neutralisée à cet endroit, vers Liège. Neutralisation également de la bretelle entre la N98 et la N90, venant de Fosse-la-Ville en direction de Charleroi. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 Le beau vélo de c'est au vivacité Le beau vélo de Ravel qui installe depuis 15 jours maintenant ses infrastructures dans un parc. Changement de décor demain pour la nouvelle étape, c'est sur l'ancien parking de la gare de Nivelle en centre-ville que toute l'équipe vous donne rendez-vous ce 23 juillet pour une balade à travers la région. Et c'est là que l'on va retrouver Adrien Jovenot et Francis Hubin, les chevilles ouvrières de l'événement. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les vendredis, on se retrouve au corps du village du beau vélo de Qu'est-ce que c'est beau ici au sommet du Mont Saint-Roch, au-dessus de la bonne ville de Nivelles, Francis Hubin. C'est un ancien site euh, industriel, hein, la, la brugeoise et Nivelle. Ici, vous avez de l'espace pour vous installer. Hein. Oui, non, un site de, de la gare aussi. Donc, on a de l'espace pour s'installer. On est ici euh, sur le parking Saint-Roch, avenue Albert et Elisabeth. Et on utilise euh, la partie de l'avenue pour euh, installer notre village du beau vélo travel C'est pas du tout la même installation que, le, que les deux semaines précédentes. On n'est ah, pas dans un parc. Je hein. vous sens plus détendu ici. Voilà, on est dans un centre-ville. <rire> oui. On va traverser quand même des petits euh, De campagne de, de jolis paysages du roman euh, Païs avec Delphine Simon. Moi je suis content oui. parce que Delphine elle a quitté l'RTBF RTBF et elle fait et elle une revient. émission. Cet <rire> été, c'est le beau vélo de Ravel. Elle est très sportive, euh, Delphine Simon. Elle a fait des tas d'exploits euh, pour Cap 48, entre autres. Et là, elle revient euh, à ses premières amours la, la, la bicyclette, la, la petite reine. Elle connaît bien la région. Elle pourra nous, nous guider euh, cette, euh, cette balade. Oh. Alors, à l'arrivée, une autre fidèle de l'émission, c'est Natacha Saint-Pierre. Oui, elle, elle vient... toujours, qui remporte un énorme succès quand elle vient sur le beau vélo de Ravel Et on invite tout le monde à venir dès 16h. Et ce sont des concerts gratuits, Adrien. donc il faut le rappeler. Les personnes n'ont pas besoin de faire la balade à vélo, donc elles peuvent venir uniquement pour les concerts. Et comme nous sommes dans un centre-ville, l'accès est assez facile. Showcase Joker Plus, hein, donc avec euh, euh, Natacha Saint-Pierre et en première partie, La Voix de ses maîtres. À demain, à samedi, les amis. Eh ben oui, rendez-vous dès 13h demain et en plus de Natacha Saint-Pierre, Adrien et La Voix de ses maîtres, un groupe qui reprend des standards de la chanson française. Sachez que Florent Mode se produira également sur la scène du Beau Vélo de Ravel demain après-midi à Nivelles. Les détails sur vivacité.be pour avoir toutes les informations pratiques. En forme pour préparer le Beau Vélo de Ravel avec NJ Electrabel. Tudum. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Thomas Loridez. de Nick Kershaw pour la musique à l'instant sur Viva dans un air de vacances jusqu'à 13h après quoi on passera le relais à l'été du bon côté un air de vacances sur Vivacité avec Vincent Taloche. bonjour à vous Vincent bien le bonjour la Belgique <rire> comment ça va Vincent ce midi je vais très bien, il y a un petit orange ici ouais. à Avignon, ça rafraîchit tout le monde, ça fait du bien. Ouais forcément Avignon c'est un peu une, une cuvette donc il fait vite euh, très chaud et chaud ah longtemps oui. en plus. Hein. Oh oui, donc oh. ça fait du bien. <rire> Vous travaillez pendant l'été, dites-moi. Alors là on a un mois de juillet euh, très actif effectivement depuis le 1er juillet ici on est au festival d'avignon on y joue là du 6 au 30 et donc oui c'est un... pas encore du tout les vacances pour moi comment ça et... se passe en quelques mots avignon là depuis quelques jours maintenant avec euh, le spectacle et eh très très bien c'est à dire que euh, on, on est dans une très belle salle qui est le théâtre du chêne noir qui est un peu vraiment une salle une salle importante au festival d'avignon on a la chance pour la première fois de jouer dans ce théâtre et, et c'est un bonheur pour nous parce que le public est présent les professionnels sont présents et... Et notre nouvelle pièce a l'air de plaire à beaucoup de monde, donc on est, on est ravis, c'est une très belle édition de festival. Les vacances, ce sera par la suite pour le mois d'août Eh oui, les vacances, je ne les attends pas sûrement, <rire> ce sera à partir du 9 août pour moi, pour 15 jours. Ouais, ouais. Et vous prenez une destination particulière ou alors euh, vous, euh, vous revenez en Belgique, comment ça va se passer alors, votre été à vous Oui, c'est ça. Je reviens en Belgique dès le, dès le 1er août pour 9 jours, euh, pour un petit peu décompresser du festival. Et puis alors je repars en drone provençal pour, pour une dizaine de jours. Ouais. Ah, vous faites un aller-retour. Très bien. Euh, oui, bah oui, oui, mais voilà, c'est y je trouve. Donc voilà, mais je, je vais me reposer au mois d'août. Interview y interview, vacances, Vincent Taloche. Qu'est-ce que vous oui. mangez Qu'est-ce que vous buvez l'été euh, Quelle est votre boisson préférée Le repas que vous affectionnez particulièrement Alors c'est ce que l'été pas de le dire, mais ah ben comme ça vous l'avez pas dit puisque ça a coupé votre GSM. <rire> vous nous entendez ou pas, Vincent Ah bah c'est dommage, communication qui a coupé. Est-ce que Vincent est toujours en ligne avec nous Non, on va essayer de le rappeler peut-être pour connaître le repas préféré de Vincent Taloche qui passe donc depuis quelques jours maintenant, ce mois de juillet à Avignon, avec son spectacle. On a récupéré Vincent Oui, excusez-moi, je suis là. Alors, on en était à l'heure du repas et de l'apéro. Qu'est-ce que vous mangez Qu'est-ce que vous buvez en cette <rire> saison estivale C'est l'orage qui accouple sa ligne Alors, je disais que moi je suis très arrosé durant l'été. Ouais. C'est classique de le dire, mais j'apprécie beaucoup le vin rosé l'été et alors bah, dès que je peux manger du poisson, comme j'adore ça, c'est le moment. Là, on est toute l'équipe, on est dans une petite villa très sympathique aux abords d'Avignon, on est tous ensemble et on se fait des barbecues. Et hier, j'ai fait des, des sardines grillées, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, je m'amuse J'aime beaucoup tout ce qui est poisson, voilà. okay. c'est lié avec l'été. Rosé et poisson, euh, même si c'est souvent le vin blanc, moi j'aime bien le rosé. <rire> Très bien, je ne vous sens pas difficile sur la question mon cher Vincent. Oh non, je suis un grand gourmand et un grand gourmet. Bon les vacances ce sera pour le mois d'août, c'est la rentrée, comment se profile-t-elle ah La rentrée va être studieuse également, puisque dès le 1er septembre, donc le 1er jour de septembre on enregistre, La 66e émission signée d'Aloche pour oui, la RTV, oui. qu'on enregistre à Spa maintenant et qu'elle sera diffusée fin septembre. Donc on est en plein enregistrement dès début septembre. La tournée nous commence par la Suisse et Toulouse, ensuite en septembre. Et puis on a le festival Le Vourrir de Liège, dont on s'occupe entièrement, qui, qui approche puisque c'est au mois d'octobre. Donc ça veut dire que les, les 15 jours les 15 jours de, de, de, septembre. de vacances seront mmh. bien mérités parce que vous disiez le 1er septembre, ça attaque... Grave. Bon, eh bah écoutez, profitez bien de vos vacances. Bel été Vincent Taloche, à bientôt. Eh ben merci, à bientôt et bisous à tous les auditeurs. Ça, Ça roule, au on peut vous croiser en ce moment donc à Avignon avec votre spectacle. Viva Vivre dans une maison Thomas et Piron, au cœur du nouvel éco-quartier du Sartillement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 Nous aussi. Alors cet été, Vivacité vous parle d'ici. et Ici aussi. Oui, ici. Non, par ici, de 15h à 17h, tous nos animateurs mettent en avant le meilleur de leur région avec Marc Vernon sur Vivacité. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour vous proposer notre tendre steak pelé, découpé par nos experts bouchers.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 C'est quand même bien de le savoir, c'est le petit protégé de David Guetta, le jeune Kungs à l'instant, tout juste 19 ans au compteur, et ça cartonne pour le titre This Girl. Un air de vacances sur Vivacité. Elle a ça cartonne ici, mais qu'est-ce qui cartonne à l'étranger Tous les matins, on passe en revue eh bien, les différentes charts internationaux. On va aux états unis ce matin. Si vous vous rendez là-bas pour des vacances, pourquoi pas dans les prochains jours ou au mois d'août, vous n'échapperez pas à la chanteuse américaine qui s'appelle Elle King. Et le style, à elle, c'est ça ah dans le tip-top aussi euh, il y a quelques mois El King et le titre X's and Oz's dans les charts elle est troisième juste devant on trouve la canadienne Alessia Cara place du tip top américain Alessia Cara avec le titre here et qui domine les charts en ce moment et ben c'est elle Merci Merci des charts aux états unis En ce moment, la chanteuse s'y avec le titre Chip Thrills. Vous savez à quoi vous attendre maintenant si vous passez des vacances aux états unis cet été. Un air de vacances sur Vivacité. Je chante un baiser Je chante un baiser Osé Sur mes lèvres déposées Par une inconnue que j'ai croisée Marchant dans la brume Le cœur démoli par une Sur le chemin des dunes La plage de Malobray-Dune La mer du nord en hiver Sortait ses éléphants gris-verts Des adamaux passaient bien couverts Donnant à la plage son caractère Naïf et sincère Le vent de Belgique Transportait de la musique Des flonflons à la française Des faire à la fraise Elle s'est avancée Rien n'avait été organisé Autour de moi elle a mis ses bras croisés Et ses yeux se sont fermés Fermés Jugez ma fortune Sous l'écharpe les boucles brunes C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes. En blonde j'ai des lacunes. Oh le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers, tournez le ciel et tournez la terre, tournez tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale de flanflon à la française. Fancy faire à la fraise dun, dun, dun, dun, dun. notes du baiser d'Alain Souchon pour tirer notre révérence et ouvrir le bal de l'été du bon côté. Émilie, on rappelle le sujet qui nous attend Eh bien, bal, festival, fancy fair, tout est lié. Vos meilleurs Belle souvenirs, mais bien même. sûr, vos meilleurs souvenirs de festivaliers, de bénévolats aussi, si vous en avez fait, de secourisme, de, de festivals, de musée, de concerts. On va parler de tout ça jusqu'à 15h. N'hésitez pas, hein, si vous avez déjà envie de réagir maintenant, vous avez participé peut-être à la première édition Woodstock. On a envie de Tout savoir, on attend vos SMS au, au 3065. 30-63 30-63, pardon. Pour 50 centimes le message, il y avait un 50 trop. Il y avait un 5 quelque part, très bien. à tout à l'heure après les infos avec Manu Delporte et puis la météo avec Caroline Gillet. Passez une excellente après-midi, un très bon week-end. Belle journée à tous. Cet après-midi, on a toujours davantage de nuages sur le centre mais surtout sur l'est du pays avec un risque d'averse, voire d'orage. Ce sera principalement entre la Lorraine-Belge et les Hauts-de-Fagne. Des précipitations qui par endroit pourront être intenses. Gros contraste avec le littoral où le ciel est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 Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité, il est 13h La foire de Libramont, une fête pour l'agriculture, mais une fête qui commence en mode crise. L'heure n'est pas aux réjouissances dans le secteur. Les producteurs de lait ont bloqué les routes ce matin pour manifester leur colère par rapport au prix du lait trop bas. Des caméras de surveillance, des images surveillées en temps réel par des agents de sécurité privés. La loi sur les caméras va changer pour soulager aussi les policiers, explique le ministre de l'Intérieur Yann Yambon. Le Tour de France dans les montagnes, encore aujourd'hui, n'est plutôt courte qui ne devrait pas nuire au maillot jaune, Christopher From nous retrouverons Samuel Grulois sur la route du Tour dans un instant Le journal de 13h avec vous Manu Delporte, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Moissonneuse batteuse dernier cri, bœuf charolais de compétition saucisson gommé savoureux, vous trouverez tout cela à la foire de Libramont, qui devient pendant 4 jours la capitale du monde agricole la foire agricole de Libramont.